Je l'attends En pleurant Mes amis Oh dites-lui que je l'attends Je comprends Maintenant Dites-lui Que je m'ennuie En l'attendant En rêvant Nuit et jour Revivant Les douze instants de notre amour Des regrets Que moi je pleure, pourra qu'il me pardonner je n'en sais rien, le mal que je lui ai fait s'il me revient. Quelle folie, c'est trop tard, dans mon cœur il ne restait que des espoirs. Je l'adore, je l'attends, mais j'ai peur. Je comprends que j'ai dû lui briser le cœur. Pourra-t-il oublier? Viendra-t-il un de ces jours? Je ne le sais. Dit-lui que je l'adore. pour la